Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. Le Conseil national de la communication déplore l'incident survenu hier lundi à l'endroit de trois journalistes de la radioculture en commune urbaine de Nahrangwa. Le président du CNC en appelle à la collaboration entre l'administration et les médias, vous l'entendrez. Le retour des réfugiés burundais, y compris les exilés politiques, reste encore une question à négocier lors du dialogue inter de l'extérieur. Dans ce journal, vous entendrez Léonard Nyangoma, le président du parti SNDD. Il est en exil aujourd'hui. En page de sécurité, un groupe d'audits présumés bandits est gardé au bureau du service national de renseignement depuis jeudi de la semaine dernière. Certains objets qu'ils utiliseraient pour commettre différents crimes ont été saisis. En éducation, la ministre Janvier Ndilakisha a procédé ce mardi à la proclamation des résultats pour les élèves de la 9e année. Il faut avoir au moins 35% pour avoir accès à l'enseignement post et fondamental. Et nous sommes le 28 août 2018, juste 18 ans que l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi a été signé. Un ancien président et un politologue se sont exprimés sur Radio Isanganilo. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel Le Conseil national de la communication déplore l'incident qui s'est produit à trois journalistes de la radioculture et qui ont été malmenés et interdits par la police d'exercer leur métier dans la localité de Kigiri, en commune Nahangwa, lundi. Même si le porte-parole de la police, dit le CNC, rejette ces accusations, le président de cet organe de régulation trouve que la police a violé la loi régissant la presse au Burundi en son article 11 et recommande une collaboration entre l'administration et les médias. Suivez Nestor Bangmukounzi, président du CNC. En date du 27 août 2018, un incident s'est produit entre les journalistes de la radioculture à mission de travail dans la commune de Nahangwa et quelques agents de sécurité déployés dans la même commune. Alors que deux familles se disputaient un terrain, deux journalistes s'y sont rendus hier dans la 20h midi pour faire leur travail. Leur présence aurait été interprétée comme un élément catalyseur du conflit entre les deux familles en conflit. Malgré la déclinaison de leur identité professionnelle, ces agents de sécurité ne leur ont pas permis de faire leur travail. En plus, ils affirment avoir été maltraités en violation de l'article 11 de la loi régissant la presse au Burundi, qui stipule que le journaliste a droit sur le territoire burundais à la sécurité de sa personne et de son matériel. Le porte-parole de la police nationale rejette cette accusation. Malgré cela, ces journalistes n'ont pas pu accomplir leur mission. Le Conseil national de la communication déplore cet incident et souhaite que ce genre de situation ne se reproduise plus. Et pour cause, le journaliste, pour autant qu'il respecte la loi réussissant sa profession, a droit d'accomplir son travail en toute tranquillité d'autant plus qu'il sert l'intérêt général. Et s'il advient qu'une incompréhension surgisse entre lui et un quelconque service, notre vœu le plus ardent est qu'on passe par le Conseil national de la communication qui a la régulation des médias et de la communication dans ses attributions. Le Conseil national de la communication recommande le renforcement de la collaboration entre les médias et les responsables de l'administration publique. Page politique pour vous dire que le retour des réfugiés burundais, les leaders politiques y compris, c'est une des questions qui devrait être négociée lors du dialogue interburundais de l'extérieur. C'est du moins l'avis de Léonard Nyangoma, président du parti CNDP, vivant actuellement à l'étranger. Il indique que la paix n'est pas totale dans le pays car des Burundais continuent à fuir, à fuir le pays. Ajoutait-il. Il contredit le porte-parole du ministère de l'Intérieur qui appelait, ce lundi, les politiciens vivant à l'étranger à rentrer dans le pays. Léonard Nyangoma, il a été joint au téléphone par Evary Ce n'est pas l'unique question à négocier. Il se place dans l'ensemble de toutes les questions à négocier, notamment en rapport avec la paix, euh, la sécurité dans le pays. Il faut parler plus du retour des centaines, de, de, de, de milliers de, de réfugiés burundais qui sont à l'extérieur. Il faut parler des de prisonniers politiques qui sont des milliers par milliers. Il faudra parler de la question des institutions d'omission de, de pendant une certaine période pour rétablir la paix et la sécurité, pour recréer un esprit, un état de confiance perdu. Donc, il y a beaucoup de questions, un ensemble de questions qui devront être abordées pour remettre vraiment le pays, le Burundi, sur les rails de la démocratie. Léonard Nyangona vous demandez qu'il y ait un gouvernement de transition, mais le pouvoir en place est totalement contre ce partage du pouvoir. Le gouvernement ne peut pas s'y opposer, il ne peut pas s'opposer à quelque chose qui peut ramener le choix, la paix dans le pays. C'est même un devoir pour ce gouvernement. Moi, je conseille les responsables, les dirigeants de ce régime de se saisir et de faire le premier pas vers l'opposition, vers les Burundais, pour dire non, plus jamais ça. Maintenant, nous, voulons, nous allons faire la paix avec l'opposition, nous allons faire la paix avec les Burundais. Il va de l'intérêt de tout le monde. Un gouvernement normalement doit viser l'intérêt général, pas l'intérêt donc individuel. Nous voudrions, nous souhaitons ardemment que nous puissions trouver les solutions à nos problèmes pacifiquement, Nous sommes le 28 août 2018. La signature des accords d'Arusha a apporté une valeur ajoutée dans, les, dans la résolution des problèmes au Burundi. L'ancien président de la République, Sylvestre Nihwan garde un bilan positif de ces accords. Il explique que cet accord a beaucoup aidé parce que, après, il n'y avait plus de groupes qui se sentaient exclus ou menacés. Le président Nihuan salue le fait que des institutions élues parv parviennent à terminer leur mandat. Je garde pour les accords d'Arusha un bilan positif. Quand on considère comment le Burundi était au moment où nous avons commencé ces négociations, après d'ailleurs plusieurs années je élus, dire qu'il faut chaque faut fois ouvrir. se retourner un tout petit peu dans le passé d'où nous venons et voir ce qui se passe chaque fois qu'il y a des élections. En 1961, quand il s'agissait que les Burundais décident sur le recouvrement d'horreur souveraineté nationale, Vous voudriez bien nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Pour cet ancien président de la République, les leaders burundais devraient apprendre du passé si les gens pouvaient se dresser une ligne et la suivre ensemble en mettant en avant des hommes et femmes qui qu le méritent. Il serait difficile de, de, mettre, de mettre un trait final aux accords d'Arusha.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 ressemblablement qu'ils ne voulait pas que les élections se concluent comme elles se sont conclues. Et vous voyez dans quelle sens les Burundais ont conclu. En 93. ceux qui ont organisé les élections, est-ce que vous croyez qu'ils les organisaient pour laisser n'importe qui gagner Non. Ils voulaient prendre des dispositions pour dire « Écoutez, nous avons fait la charte de l'unité nationale, et nous avons ouvert l'espace politique, notamment par l'acceptation du multipartisme, etc. » Mais les Burundais ont voté dans le... En 2005, est-ce que les partis politiques, notamment au des bouts? et les pronats qui dominaient dans les élections de transition, il est vrai qu'il ont DPD aussi, aussi représentés. Est-ce qu'ils ne voulaient pas gagner les élections Mais les Burundais ont voté autrement. Qu'est-ce qui dit que cela ne peut pas se passer lors des de prochaines élections C'est le mal là où se trouve le défi. C'est au niveau de l'opposition. Cette opposition qui est disparate. Si les gens pouvaient se dresser une ligne et la suivre ensemble pour justement se dresser comme le défenseur uni et cohérent. De en mettant en avant des hommes et des femmes qui puissent vraiment être le reflet de cette volonté, je n'ai aucun doute que quand même, faute de pouvoir gagner totalement les élections, il y aurait des équilibres établis dans les institutions de manière qui serait très difficile pour ceux qui voudraient mettre un très final aux accords d'Arusha puissent réussir euh, Kiitos! de Un groupe de 10 présumés bandits, dont deux militaires, une policière et sept civils, est gardé au service national de renseignement. Dans un point de presse animé ce mardi, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique dit que ces présumés bandits ont été arrêtés jeudi de la semaine dernière, avec deux pistolets, du matériel destiné au personnel de la Régie des eaux et d'autres objets utilisés pour commettre différents crimes. Pierre Ngouliquier appelle la population à rester vigilante et ne pas croire à toute personne qui se passe pour une employé de telle ou telle autre institution. C'était vers 10h, jeudi de la semaine passée, à Mutanga Nord, à l'avenue Nyarugongo numéro 30, et lorsque un groupe de bandits armés et de deux fusils de type pistolet ont attaqué un ménage d'un Italien d'origine, Asiani, Louise, et il est un médecin à l'hôpital de Kiremba. Ils étaient, le couple était rentré de, de vacances en Italie, dimanche de la semaine passée. Et jeudi alors, le groupe, en complicité avec In bonne, le groupe de criminels armés, est parti commettre un vol à main armée. Et le groupe était constitué de dix personnes et malheureusement, Dans les 10 personnes, il y a aussi une policière et des militaires et un fait nouveau aussi à la tête de ce groupe, qui est d'ailleurs accusé de plusieurs forfaits ici à la mairie de plusieurs vols armés main armée, plusieurs cas d'escroquerie. Ce qui est nouveau, il y a à la tête de ce groupe, et ce sont des femmes, et une policière, le BPC de Nimbona Aline, qui est une policière en activité et avec une autre femme civile d'aise glorieuse alias Gloria les deux sont à la tête de ce groupe et c'est elle qui s'occupe de la location de tous les objets utilisés pour commettre les différents crimes à savoir les, les, les différents véhicules ou d'autres objets comme ces uniformes de la régie des eaux et ils recherchent aussi les armes et organisent tous les autres pour pouvoir aller commettre ces différents crimes et à côté de ces deux femmes donc qui sont à la tête il y a aussi deux militaires La Gidenda Gidimana Terence, et le caporal-chef Nzaiman Apollinaire, des militaires en activité. Il y a des civils et nous voudrions aussi demander à la population d'être encore plus vigilante ces derniers jours face à tous les visages nouveaux, aussi aux actes d'escroquerie qui se présentent ces derniers jours. Tout visage nouveau, c'est un cas suspect. Les, les, les, la population est invitée à dénoncer, à informer les forces de sécurité pour, pour qu'elles mènent la, les enquêtes irrelatives. Cinq personnes parmi lesquelles deux femmes sont dans les mains de la police et judiciaire Arumongue depuis ce matin toutes ont été arrêtées sur la colline Égatete de la commune et province de Lumongue accusée de produire une boisson prohibée communément appelée Kanyanga. Plus de 2600 litres de cette boisson venaient en effet d'être versés. 11 fûts et 4 rudipins ont été saisis. Le préfet des études du lycée de Rutana est dans les mains de la police depuis l'après-midi de ce lundi. Il est suspecté dans l'affaire de 15 ordinateurs portables récemment volés à cette école et selon des sources policières est sur place. Et puis la ministre bourrondais de l'éducation a proclamé ce mardi les résultats permettant l'accès à l'enseignement post-fondamental. Une note minimale de 70 points sur 200, soit 35% est exigée. Jean-Vierre a précise que pour avoir accès à l'enseignement post-fondamental et pour les écoles publiques à filière stratégique et les écoles publiques à régime d'internat, une note de 110 points sur 200 est exigée, soit 55%. Suivez la ministre Jean-Vierre et l'auréat au concours national de certification d'orientation à l'enseignement post-fondamental, tant public que privé, édition 2018, tout candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 70 sur 200 après l'enseignement fondamental. La note minimale au concours national d'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques, qui organise les filières stratégiques de l'enseignement technique, scientifique et pédagogique en système d'internat et dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura est fixée à 110 sur 200 après l'enseignement fondamental. La note minimale pour être admis dans les écoles d'excellence sera fixée selon le quota provincial ainsi que des places disponibles Elle ne peut pas être en dessous de 110 sur 200 au concours national d'admission à l'enseignement post-fondamental. Nous avons maintenant l'habitude de punir les écoles qui n'ont pas eu un score satisfaisant. Pour les écoles privées, l'école normalement qui n'a pas eu un score de moins de 30%, nous devons fermer le cycle 4. Mais nous avons constaté qu'il y a des écoles où aucun candidat n'a réussi le concours. C'est pour cette raison que nous les avons euh, dit en deux catégories. Les écoles pour lesquelles nous fermons tout le cycle 4 et pour cela nous demandons aux parents d'inscrire leurs enfants dans les autres écoles qui méritent d'organiser l'enseignement fondamental et une autre catégorie d'écoles pour lesquelles nous fermons la classe de septième. Comme cela, nous leur donnons deux années de chance pour que euh, finalement nous décidions la fermeture de toute l'école ou du cycle Pour les écoles publiques, les directeurs qui n'ont pas eu un score de moins de 20% sont voués à la destitution. Toutefois, étant donné que la réussite dans chaque école n'incombe pas seulement le directeur, nous demandons aux directeurs de l'enseignement, aux directeurs communaux de l'enseignement, aux parents effectivement, d'analyser le rôle qu'a joué chaque enseignant ou chaque personnel, dans la réussite de leur école. Revenons un peu à la date du 28 août 2018, 18 ans après la signature de l'accord d'Arusha. Certains des défis qui existaient à cette époque sont toujours là malgré la différence des contextes. Le politologue et professeur Julien Nimoona considère toutefois que cet accord a permis au pays d'avancer notamment dans le partage du pouvoir et l'organisation des institutions. Évidemment, c'est deux contextes un peu différents, mais avec les mêmes demandes, avec les mêmes besoins. En 2000, euh, le peuple burundais et les forces politiques qui les représentaient euh, souhaitaient la paix et la sécurité, euh, souhaitaient euh, le partage du pouvoir. Par rapport à ces demandes, eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est les mêmes besoins, c'est les mêmes demandes. Alors, 18 ans après, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Premièrement, effectivement, disons, l'environnement psychologique dopé de sécurité a été plus ou moins renforcé, euh, sauf qu'il a été remis en cause euh, avec... Euh, Les événements de 2015, on peut les appeler comme ça, avec la remise en cause notamment de l'accord d'Arusha et de la constitution qui en était issue en 2005. Deux, l'environnement de développement économique et social s'est dégradé, non seulement parce qu'il y a eu des problèmes de gouvernance économique, sociale et politique assez graves, mais aussi parce que la remise en cause de ce principe du partage du pouvoir selon le modèle consociationniste, et eh bien a Euh, reculé. Euh, Qu'est-ce qui a reculé en fait par rapport à Arusha Arusha, euh, ce principe du partage au pouvoir est un modèle plutôt intégrationniste. C'est pas un modèle de cooptation. Euh, les partis ayant satisfait les demandes de la Constitution et de la loi électorale participaient de droit aux institutions et avaient droit à des majorités requises lors des votes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce sont ces mécanismes-là qui, normalement, obligeaient légalement le parti majoritaire à considérer, un, les idées fondamentales des partis qui participent au gouvernement et dans les institutions, et deux, à ne pas faire passer en force toute l'idéologie du parti majoritaire. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'assimilation réciproque. Cette réciprocité n'a pas eu lieu, ce qui a créé des crises fondamentales au sein des partis qui y participaient. Le représentant des commerçants du marché central d'Ngozi au nord dément les informations selon lesquelles ils doivent rejoindre le nouveau marché de Viegua en ayant une semaine. Monsieur Misago indique que cela ne concernait que les grossistes de l'huile de palme et ceux qui sont installés dans différents endroits éparpillés au chef-lieu de la province et non au marché central d'Ngozi. Environ 40 000 personnes réparties en neuf communes de la même province d'Angozi, ne sont pas enregistrées à l'état civil. Une campagne d'enregistrement qui va jusqu'au mois de décembre prochain a débuté dans cette province et les soutenue financièrement et matériellement par l'UNICEF. Et puis, 21 sortes de jus ont été saisis par le BBN, Bureau Burundais de Normalisation et de Contrôle, et, et contrôle de, euh, de la Qualité. Puis, Claude Niquigizé, le directeur interim du BBN, appelle les commerçants avec Vérifiez si leurs produits sont réellement certifiés pour qu'ils ne soient pas perdants une fois saisi. Radio Isanganiro, Chronique Santé. La chronique santé de ce mardi revient sur la maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires qui est, est l'asthme. Le pneumologue et en même temps pneumopédiatre François Ndikoumenayo parlait d'une maladie chronique qui touche les enfants et les adultes. Si elle n'est pas bien traitée, elle risque d'handicaper la vie des personnes atteintes. Sinon, une bonne gestion de la maladie diminue la gravité des crises. Francine Ndikoubgaïo. Dans notre précédente chronique santé, nous vous avons parlé de l'asthme, qui est une maladie des branches. Le pneumologue et pneumopédiatre François Dekungenayo a fait savoir que cette maladie se manifeste par une difficulté à respirer, mais qu'elle peut être traitée afin de permettre aux malades de vivre normalement. C'est la gravité de la crise. Les traitements ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que certains doivent prendre juste une cure pour une crise et d'autres, en plus de la cure pour la crise, vont nécessiter un traitement de fond. Un traitement à prendre pendant longtemps avec un objectif. Le premier traitement étant de lui faire sortir de la crise. Le deuxième traitement, qui est le traitement de fond, c'est de lui maintenir dans un état respiratoire normal c'est-à-dire sans crise. Pour un patient qui est déjà sous traitement de l'asthme et que ce patient vienne en consultation programmée ou volontairement, il revient au médecin d'évaluer si l'asthme dont souffre ce patient est contrôlé ou pas. Si l'asthme n'est pas bien contrôlé, il peut entraîner des complications pouvant mettre en danger la vie des gens qui en souffrent. L'asthmatique devait être traité et récupérer sa respiration normale et ainsi mener une vie normale comme toute personne qui ne souffre pas de l'asthme. Quand le patient reste toujours en crise, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Il faut que ce patient reconsulte son médecin. Il faut que le médecin revoie son diagnostic de la maladie dont souffrent le patient. Et puis qu'il adapte le traitement parce que l'objectif thérapeutique est toujours de contrôler l'asthme. La prévention de l'asthme est possible et passe par trois étapes, selon le docteur François Ndekoumrenaïo. Il y a ce qu'on appelle prévention primaire qui consiste normalement à les conditions dans lesquelles l'enfant grandit parce que la prédisposition au développement de l'asthme commence dans l'enfance, c'est-à-dire exposition précoce de l'enfant à son environnement contribue à minimiser le développement d'intérêts atopiques, d intérêts d'allergie. Je conseille donc euh, aux parents de ne pas avoir une phobie du vent, du courant d'air euh, aux nourrissons, aux nouveau-nés. Croyez quand faisait ça, il les protège contre la bronchite et contre euh, toutes sortes de maladies respiratoires. Au contraire, le fait de ne pas laisser l'enfant s'exposer à son environnement précocement, ça lui multiplie le risque de développer au cours de sa vie. Et maladies d'origine allergique, dont l'asthme. La prévention secondaire consiste à soigner, à diagnostiquer et soigner correctement le processus allergique qui se décrète sur le plan ERR, c'est-à-dire il y a une irnite allergique. Il faut que cette irnite soit soignée correctement et qu'elle soit contrôlée. Ainsi, on aura minimisé chez ce patient le risque de développer une crise d'asthme. Quant à la prévention tertiaire, il consiste à contrôler l'asthme via les médicaments, via les conditions de vie professionnelles et domestiques. Pour ce pneumologue et en même temps pneumopédiatre, l'asthmatique n'est pas condamné à rester toute sa vie en crise. S'il parvient à bien suivre son traitement, il pourra vivre tout à fait normalement. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Audrey Nendaïkeza pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.